Mentionnez les conditions de sa validité. 6 conditions. 1. Entrée du temps 2. Pureté des deux devoirs 3. La pureté de l'endroit, le dépotoir et le corps 4.